Book 2่สิบ c e ่สีสี e ีส c o u l e ส r สีสีสีส e สีสีสีสี e ีสีสีสีส e สีสีสีสีส Le soleil est jaune. Le soleil est jaune. Somme, sì s L'orange est orange. L'orange est orange. Cherie, sì d i n La cerise est rouge. La cerise est rouge. t h o n g fa s i fa. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Ya s i kiao. L'herbe est verte. L'herbe est verte. Din s i n a m tan. La terre Est brune. La terre est brune. เมฆสีเทา Le nuage est gris. Le nuage est gris. ยางรถสีดำ Les pneus sont noirs. Les pneus sont noirs. หิมะมีสีอะไร Quelle est la couleur de la neige Blanche. Quelle est la couleur de la neige Blanche. p Quelle est la couleur du soleil Jaune. Quelle est la couleur du soleil Jaune. ส้มมีสีอะไรสีส้ม Quel l est e la couleur d'une orange Orange Quel l est e la couleur de l'orange Orange Cherry มีสีอะไรสีแดง Quel l est la couleur d'une cerise Rouge Quelle est la couleur de la cerise? Rouge. Thang pha mi si a ray, si p h Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. Ya mi si a ray, si kieu. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. Quelle est la couleur de la terre? b r u n e Quelle est la couleur de la terre? Brunne. Quelle, Quelle est la couleur du nuage? Gris. Quelle est la couleur du nuage? Gris. Yang r o t misi a r a i si dam. Quelle est la couleur des pneus? n o i r Quelle est la couleur des pneus? n o i r